Bonsoir, chers amis de m o t t i s Merci de nous avoir permis de rentrer chez vous encore une fois ce dimanche soir pour vous apporter ce programme de musique française. Comme vous le savez, la UDO ici à m o t t i s se fait le devoir de chercher toujours ce qui est bon, ce qui est agréable, afin de vous satisfaire. Et ce soir, à bord du train, nous avons le plaisir d'avoir avec nous.

Quelqu'un que vous connaissez tous. Et cette chanteuse se passe d'introduction. Car son nom est aussi connu à travers le monde que le nom de sa ville, Paris. Elle s'appelle Mireille Mathieu. Elle sera avec nous tout le long du voyage pour nous chanter ses plus belles interprétations. Et sans plus tarder,

Elle débutera la soirée en nous faisant écouter Oui, je crois.

私たちの夢は私たちの夢を見た

Si s vrai que tes yeux sont ma seule lumière,、oh, si s vrai que ma vie tient au f i l de nos joies. Oui, je crois que mes jours n'attendaient qu'un mot d'amour de toi. Je crois que tout l'amour du monde est là quand tu es près de moi. J'y crois chaque fois que tu m o u v r e s tes bras.

いいよ、そう、まさる、あり、きと、ヴィル、い、じょん、

Pour continuer, elle enchaînera avec sa prochaine mélodie qui s'appelle Si tu reviens. Si tu reviens sur cette plage bleue, tu verras qu'il existe encore le vieux bateau où tous les ans.

Jure à la vie, à la mort. Mais aujourd'hui, pour la première fois, je viens sans toi dans ce décor, redire ces mots que tu chantais pour moi et qu'il me semble entendre. Un

Je crois vous avoir parlé d'elle dans un de mes derniers programmes, de la ressemblance de voix qu'il a fait mettre au rang de Madame Piaf. Et au début de sa carrière à la télé, on lui demandait souvent si elle ne pense pas que son succès est dû à cette similitude de voix. Et à chaque fois, elle répondait avec une nervosité très pointue.

De toute façon, nous ici, nous l'apprécions beaucoup. Et pour cela, elle continuera avec nous comme notre invitée de ce soir et elle nous chantera sa prochaine chanson qui s'intitule Donne ton cœur. Cet amour que j'ai dans le cœur me fut donné par une fleur.

ジュークジャーレイラーブレイ

J'ai vu des hommes qui s'ennuient, j'en ai vu d'autres qui ont peur. Mais chacun de trouver en lui les mots que disait cette fleur.

Et maintenant, Mireille veut savoir pourquoi le monde est sans amour. C'est sa nouvelle interprétation. Écoutons-la. Pourquoi le monde est sans amour? C'est la question de Mireille.

どうして

Après avoir cherché pourquoi le monde est sans amour, elle nous ouvre les bras en se laissant emporter par la foule. C'est le, le titre de sa chanson qui sera la prochaine sur le plateau Emporter par la foule.

Je vois La ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule.

Jeter entre ses bras, emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre. Nous ne f o r m o n s qu'un seul corps et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre et nous laisse tous deux épanouis en ivres et rues. Entraînés par la foule.

Qui s'élance et qui danse, une folle farandole. Nos deux mains restent soudées, et parfois soulevées, nos deux corps enlacés s'envolent, et retombent tous deux épanouis en ivres airs.

ジュアエクラブスへパーソン・ソーリアル、メトランスベースへロジャイトフォンドモア。メスダンジュプスアンクリパーミレーリアル、カンラフォルヴィンルアラシェ d'entre メブラ。

悲しい笑顔で

En se laissant emporter par la foule, la face au vent, les bras ouverts, elle a trouvé l'amour, car elle nous le dit dans sa prochaine, ch prochaine chanson qui s'intitule Bravo, oui, mille fois bravo.

メディア。

Après bravo, mille fois bravo, on rentre dans le vieux café où l'on s'assoit pour boire un verre et causer avec des vieux copains. En plein milieu d'une ville en acier, le vieux café a des airs magnifiques, pleins de rouge et de vert au collet. Elle décrit même le vieux barman qu'elle a dit qui ressemble à Brassens avec sa grosse moustache. Écoutons-la.

dans son interprétation de Le vieux café.

Et la nuit s'anime d'un flot de musique qui vient d'un bistrot entr'ouvert. Le vieux café.

Quand il rince les verres en chantant, on a l'impression, quand on vient bavarder en copain, qu'on est son seul client. Et pour une femme, ce n'est pas un drame d'y venir, même après minuit. La grosse fleuriste ou le garagiste, ceux qui sont là sont des amis.

かっ

Qui s'écroule, le bruit que font les boules des joueurs de billard. On n'y trouve pas de gadget, mais on y fait des dettes et tu paieras plus tard. J'irai sur la Lune ou bien sur Saturne, un jour, emmener mes enfants. J'irai sans tristesse, vu qu'on me laisse ce coin où mon cœur

Laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Le temps de savourer, de se le dire, le temps de s'inventer des souvenirs. Mon Dieu, oh oui, mon Dieu, laissez-moi le remplir un peu ma vie. Mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Six mois, trois mois, deux mois, laissez-le-moi, mais seulement.

À moi, c'est le titre de la chanson de Mireille qui nous dit Mon Dieu.

もう、c o r e un peu mon amoureux un jour deux jours huit jours l a i s s e z んこんぽ、あんこんぽ、あんこんぽ、あんこんぽ、あ

Après cette, sublime, après cette sublime supplication, nous, nous, arrêt, nous arrêtons le train pour notre petite pause de quelques minutes. Je m'excuse. Ne p o r t e z pas, non? Car on ne sera pas lent. On, se on, on vous retourne. Merci.